Il est 11h. Toute l'info est sur rtbf.be Et on s'informe avec vous, Marie-Van Kutsem. Bonjour à tous. L'auteur de l'attentat à Nice a été formellement identifié. Le chauffeur du camion qui a foncé dans la foule hier sur la promenade des Anglais est bien le propriétaire des papiers d'identité qui étaient dans le véhicule. Confirmation de la police il y a moins d'une heure. C'était un franco-tunisien âgé de 31 ans. Il était domicilié à Nice. Une perquisition est en cours à son domicile. L'homme était connu des services de police pour des faits de violence et de consommation de stupéfiants, mais pas pour des faits de terrorisme. Alors je reviens avec vous un instant sur les faits. Hier soir, donc, des milliers de personnes étaient présentes sur la promenade des Anglais à Nice. Elles assistaient au feu d'artifice qui était donné à l'occasion du 14 juillet lorsqu'un camion a foncé dans la foule. Il a traversé toute l'allée sur deux kilomètres. Il a fauché des dizaines de personnes. Le bilan est très lourd. 84 personnes ont été tuées. Il y a 18 blessés en urgence absolue. Un deuil national a été décrété de samedi à lundi partout en France. L'annonce vient de tomber. C'est celle du Premier ministre français Emmanuel Valls. L'état d'urgence est prolongé jusque fin octobre. Chez nous, quelles seront les conséquences de ce drame, surtout à l'approche des festivités du 21 juillet Une conférence de presse de Charles Michel vient de se terminer. Elle fait suite à une réunion du Conseil des ministres restreints et du Conseil de sécurité. Il a condamné avec force cet attentat. Écoutez-le. Euh, sans, sans, révéler, euh, sans révéler pour des raisons évidentes euh, le type de mesures euh, détaillées que nous prenons, je peux, je peux confirmer que nous avions déjà été attentifs par le passé à l'hypothèse de ce type de scénario. Donc le type de scénario, euh, un véhicule utilisé euh, dans le cadre d'une attaque, euh, avait déjà été envisagé par le service de sécurité. Mais il est certain que euh, sur base de ce scénario qui s'est concrétisé à Nice, euh, nous entendons bien prendre des mesures complémentaires pour des événements comme euh, ceux liés à la fête nationale. Une minute de silence a été observée au Sénat ce matin en hommage aux victimes. Aujourd'hui, on peut vous l'assurer, il n'y a pas de mesures particulières qui ont été prises à l'aéroport de Zaventem. Pas d'annulation de vols. Et le gouvernement bruxellois réunira un conseil régional de sécurité, mais pas avant lundi. Alors, y avait-il des Belges parmi les victimes Pour l'instant, peu d'informations à ce sujet. On sait que des Belges étaient sur place, puisque Nice est une destination assez prisée par les, les vacanciers chez nous. Certains se sont manifestés pour dire qu'ils étaient sains et saufs auprès des affaires étrangères. Mais une dizaine de Belges présents dans la ville n'ont pas encore donné de leurs nouvelles. Et cette attaque intervient en plein tour de France. Grande manifestation festive et touristique également. Les coureurs se sont élancés pour le contre-la-montre il y a moins d'une heure. Les coureurs qui ont appris la nouvelle ce matin, l'étape n'a pas été annulée. Mais plusieurs coureurs ou anciens coureurs ont déjà exprimé leur tristesse sur les réseaux sociaux. Par exemple le maillot jaune Chris Froome. L'étape a donc été maintenue. Mais il est fort probable évidemment que les coureurs n'ont pas trop la tête à la course ce matin. Voilà pour les infos que nous avons en ce moment au sujet donc de cet, enta, cet attentat hier à Nice. Je vous rappelle ce bilan très lourd, 84 personnes sont décédées. Toute l'info est sur rtbf.be Solde en électroménager chez Kitchen Market Aspirateur, central vapeur micro-ondes pour moins de 100 euros Kitchen Market Des idées blancs, la cuisine Tout de suite, on retrouve Globe Crocker. C'est avec vous, Benjamin L'Œil. Oui, Marie, on reste évidemment connecté à l'information tout au long de la journée, mais on a besoin d'un peu s'évader aussi. Alors, ben, on y va. Globe Crocker, jusqu'à midi sur la première. Si nous étions lucides, instantanément l'horreur de ce qui nous entoure nous paraîtrait stupide. Henry Miller, romancier américain, bonjour et bienvenue dans Globe Crocker, pas facile de faire rêver avec la magie des voyages et des changements de vie qu'ils occasionnent quand l'actualité se déchaîne avec tant de violence. On pense très fort à nos amis de Nice. On va partir néanmoins ce matin en bonne compagnie et pour une nouvelle belle histoire puisque comme chaque jour de l'été, un Globe Crocker ou une Globe Croqueuse nous raconte comment un bout du monde a changé sa vie. La table de Gob Crocker est couverte d'objets, de musique et de lectures de voyage comme chaque jour de l'été et aujourd'hui nous bouc bouclons notre deuxième tour du monde après le Kivu où on est allé réconcilier des populations à coups de théâtre lundi, le Pérou mardi où on a trouvé l'inspiration et l'amour, l'Écosse mercredi avec le mur de l'empereur Adrien pour un voyage dans le temps, le Cambodge hier en photographiant des bébés qui viennent au monde. Aujourd'hui c'est l'histoire d'une voyageuse éprise et conquise par l'écriture Et la lecture, elle connaît la vie et l'œuvre d'Henry Miller, l'auteur américain qui a planté sa plume dans les eaux du Pacifique du côté de Big Sur euh, elle est passionnée également de sa vie, un coin de paradis nimbé dans la brume, certains disent que c'est la Toscane qui tombe dans l'eau d'autres diraient que c'est l'Écosse qui plonge dans le Pacifique et Daphné Tailleux nous emmène sur les traces d'Henri Miller Big Sur, voilà notre destination à croquer 11h midi Benjamin L'œil part, Globe Crocker, sur la première. Nous partons aujourd'hui pour les États-Unis. Dans l'État de Californie, on s'arrête à San Francisco. Mosaïque de population, cette ville tournée vers la mer symbolise depuis les années 60 l'espérance d'une vie meilleure pour de nombreux exclus ou marginaux de la société américaine. Ici, le centre-ville n'est pas écrasé par les gratte-ciels. Les maisons victoriennes s'imposent encore dans de nombreux quartiers. San Francisco, ce sont aussi les fameuses collines et les rues, très en pente. Prenez une carte postale de San Francisco, vous y verrez son fameux pont, le plus célèbre des ponts suspendus qui enjambe la baie de San Francisco, sur 2737 mètres. Ville riche, très bobo, San Francisco affiche un revenu moyen supérieur de plus de 50% à la moyenne nationale. San Francisco est tout sauf ordinaire. Venez comme vous êtes, débarrassez-vous de vos inhibitions. Vous n'en aurez nullement besoin ici. Bonjour Daphné Tailleux. Hein Bienvenue hein, dans Globe Crocker. Merci. On est parti pour une belle histoire, parce qu'il faut qu'on nous raconte de belles histoires, surtout en ce moment. Vous êtes une jeune femme, vous avez 24 ans, vous êtes fondue de littérature. Juste. Ah oui, oui, complètement, depuis l'enfance. Depuis l'enfance, on va partir avec vous dans un endroit paradisiaque, c'est Big Sur, ça se trouve au sud de San Francisco. On va expliquer aussi comment vous êtes arrivé dans cet endroit paradisiaque et pourquoi. Mais avant tout, on voudrait vous poser la question qu'on pose à tous nos visiteurs de Globe Rocker, Quelles sont vos premières impressions lorsque vous arrivez d'abord à San Francisco Alors, quand j'arrive à San Francisco, je suis complètement malade. Euh, <rire> je suis dans une autre dimension. Euh, je ne sais pas ce que je vais faire. Mes bagages pèsent euh, des tonnes. Je me dirige vers l'auberge de jeunesse en regrettant déjà d'avoir fait ce voyage. Je me suis dit qu'il euh, qu fallait que je prenne le, le, le vol retour directement. Et puis, euh, Mais vous restez. Et puis je reste, oui. L'auberge de jeunesse n'est pas top. Hein, donc, vous vous enfuyez tout de suite dans les rues de la ville. Il vous faut de la musique Ah oui, alors là, j'ai une seule obsession, c'est boire un verre de vin et écouter du jazz Je me dis, le jazz apaise, apaise l'âme et je me dis, il faut que je trouve un concert, il faut que je trouve quelque chose J'avais écouté du jazz pendant tout mon vol, en 10 heures d'affilée, je me dis, il faut que ça se concrétise en vrai Je suis dans une ville qui bouge, je suis dans une ville où il y a beaucoup de, de, de jeunesse, de, de, beaucoup de musiciens Mais vous arrivez à quel moment de la journée C'est le soir C'est le, le... après-midi euh, Oui, j'arrive l'après-midi, mais le temps de m'installer, je... il est 8h du soir, donc moi je suis complètement jet lag, je, je dors debout, mais même... il faut que je m'appelle. <rire> mais vous fuyez Et à la, la recherche le... de quelques oui. bulles de jazz ça... Et vous les trouvez. Et euh, on m'indique des, on plein de, plein d'endroits différents évidemment qui, qui n'aboutissent à rien. Et puis finalement il y a un monsieur qui me montre le, le, le sommet d'un immeuble et qui me dit mais là, là on joue du jazz, là on fait du jazz, vous pouvez y aller. Là-haut. Là-haut. Je regarde, <rire> regarde l'immeuble, C'est très très haut et je rentre dans un magnifique hôtel. Mm -hmm. Alors je, ne je, je, je, je m'étais pas lavé, j'étais encore habillée comme, comme, comme dans l'avion. Je me dis là si c'est si, si classe que ça est-ce qu'ils vont m'accepter Puis finalement je, je prends l'ascenseur qui est magnifique, tout en marbre. Je suis toute seule. J'arrive dans une grande salle où il y a une vue sur San Francisco à 300 30 enfin, degrés une vue plongeante, quoi. une vue panoramique incroyable. Il y a un, y a un pianiste de, devant son piano à queue qui joue, qui me premier qui me... coup de bol, ça. Vous ouais. voulez de la musique. Voilà, il y a un suis, pianiste y a et un personne. Pianiste et personne et je suis toute seule, dans cet endroit magique, incroyable, j'ai l'impression de rêver. Je m'assieds, je commande un, un verre de vin et le type s'approche de moi et me dit euh, « Je vais jouer ce que tu veux, dis-moi ce, ce que je joue et, et je vais le faire. » Alors, on a eu quoi Alors, on a eu du Fat Solar, on a eu du Billy Holiday, on a eu du Ella Fitzgerald. Mais vous nous l'avez esquinté Ben oui. <rire> ça, c'était le premier soir, sympa l'accueil, à part euh, l'auberge de jeunesse. Euh, plus tôt dans la journée, il y a eu un petit miracle aussi à l'aéroport. Quelqu'un vient à votre secours. Oui, oui, ben, oui, comme ça, un, un ange qui, qui, une dame qui me tend une plaquette de pilule pour la pour la gorge pour apaiser ma ma, ma, ma toux. Elle l'avait senti, je pense que, que, que j'étais malade, malade et elle me chien. le tend et avec ça elle me tend son numéro de téléphone et elle me dit il vous arrive quoi que ce soit vous m'appelez j'habite dans le centre de San Francisco je viens vous aider. Il y a des gens bien, ouais. il y a des gens bien. Jour numéro un. 2, jour numéro 2, vous attendez un autre miracle, il se produit. Oui, alors euh... Oui alors je, je, je, je suis Complètement euh, perdue Dans la ville Et il euh, y a un homme qui s'approche de moi avec une canne Et qui me dit mademoiselle est-ce que je peux vous aider Je dis oh oui je, je trouve pas, je pas mon chemin Je suis fatiguée j'en ai marre Et il me dit euh, Si vous voulez je, je, je vis, euh, vis Là-haut dans cet immeuble Et euh, vous pouvez passer. Alors moi je me dis oh non, je ne peux, peux pas entrer chez un inconnu comme ça. C'est un vieux monsieur. C'est un vieux monsieur, mais bon quand même, euh, je suis sur mes gardes. Je suis méfiante. Et puis il me dit mais n'ayez pas peur, c'est juste que j'habite là-haut. Et là-haut, c'est le plus haut immeuble de la ville et j'habite au dernier étage. Soyez la bienvenue, vous verrez, je suis tout seul. Et... Coup de bol, numéro 2. Décidément, on veut vous montrer la ville d'en haut. Oui. Euh, vous écoutez ça, vous, quand vous préparez vos voyages Billie Holiday, traveling all alone, c'est tout vous ça Ah c'est la plus grande chanteuse du monde, c'est pas que moi. Non non mais le titre de la chanson. Ah oui d'accord ah oui lui, oui tout à fait ah, oui alors je me sentais complètement connectée à cette chanson effectivement parce qu'elle elle dit combien elle est seule et combien c'est dur de, de voyager euh, toute seule pour une femme. Mais alors question est-ce que c'est dur difficile de voyager seule pour une femme Alors pour l'instant vous n'avez que des oui, coups de vol. Hein. Pour l'instant j'ai eu que des coups de vol effectivement tout. Voilà, je, moi, je parle d'Ange Gardien, parce que je ne sais pas comment nommer ces gens qui, qui parsèment mes routes à, à chaque fois que je, je, prends, je, je, je, je voyage seul donc, euh, donc oui, non c est, c est, c est, c est, au début, c'est facile. Au début, c'est facile. Ce n'est pas San Francisco hein, que, que vous visez dans ce voyage euh, seul. C'est euh, Big Sur. C'est un peu au sud, c'est même bien au sud. Euh, vous allez entendre une autre musique là-bas. C'est ça mm -hmm. I just blowed in and I got them Dust Bowl blues. I just blowed in and I got them Dust Bowl blues. C'est qui? Alors, c'est euh, Woody Guthrie. C est, euh, il est très, très populaire là-bas. C'est un chanteur des, des, des années 50, mais il est redevenu à la mode il y, a, il y a quelques années. Donc, toute la jeunesse californienne écoute ce type, mais en boucle. Hein, donc, euh... Vous allez quitter San Francisco, peut-être en écoutant euh, euh, Dust Bowl Blues. Vous allez filer plein sud, le long de la de la côte. Il y aura donc euh, le Pacifique à votre droite. Et puis euh, c'est pas si plat que ça. Hein, ça monte pas mal. Il y a les forêts, il y a des montagnes. Vous allez arriver du côté de Big Sur. Alors Big Sur, on peut définir, c'est une région en fait. C'est une région. bande de terre. Tout à fait. Ouais. Mais quelle terre Ah oui, quelle terre. Je pensais que c'était un village, en fait. Non, pas du tout. Pas du tout, il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'église, il n'y a rien, en fait. <rire> il y a quand même Monterey. Monterey, Monterey est à une heure de, de Big C'est la, la ville la plus proche qui est à une, à une heure, quoi. Donc, euh, quand même, très loin. Alors, vous y arrivez en voiture J'arrive en navette depuis l'aéroport de San Francisco. Donc en navette, donc un, heures, un bon ouais. bus, là, américaine. Un petit bus, euh, oui, euh, oui, ouais, on, fait, on fait dix pauses. Euh. <rire> ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout. Et alors, ça ressemble à quoi, à Monterey Alors, Monterey, il n'y a rien. C'est une ville fantôme, ça, ça ressemble à une espèce de, de, de, de Tchernobyl. Enfin, c'est mignon, mais il n'y a personne, personne, personne. Tout était fermé quand j'y suis arrivé Il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de magasin, y avait rien, ah, Vous là. dites quand même, il y a deux choses à Monterey. Ah oui, il y, y, y a deux choses, il y a un grand festival de jazz qui est très très célèbre. C'est bien pour vous ça était, Oui tout à fait, mais qui était 6 euh, sept <rire> mois plus tard, donc il y avait oui. une personne pour le festival. Et il y a un aquarium qui est euh, assez populaire, assez connu, euh, connu là-bas. On va euh, entrer dans votre démarche dans la suite de Globe Crocker, juste après Don't Lose Your Steam, Gregory Porter.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 Porter donc, Lose Your Steam, Greg Porter, qui sera en concert chez nous en, en mai 2017. Il faut le préciser parce qu'il est tellement attendu qu'il faut prévenir de ses passages en Belgique. Un an à l'avance, nous sommes à Big Sur ce matin dans Globe Crocker et on y est pour quelques instants. Globe Crocker sur la première.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 Rendez-vous samedi à Vielsalm pour une balade sympa autour du lac des Doyards et un bain de chlorophylle géant dans nos forêts d'Ardennes. À l'arrivée, choqués exceptionnels au domaine de Farnière avec Laura de The Voice, Mister Cover et Dev. Info inscription, rtbf.be slash vélo. Avec la première et le soutien de la Fédération Allonais-Bruxelles. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec NJ Electrabel. Tudum. Le Brabant-Wallon présente C'est l'île aux enfants au domaine provincial de Lessines. On va s'éclater avec les clowns, découvrir les chromagnons et cuisiner comme de vrais chefs Il y aura des manèges, chantier et plein d'autres activités. C'est à partir de 9h30 et on nous offre même le petit déj. L'île aux enfants, c'est le 24 juillet. Info sur domaine-lessine.be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 Nous sommes sur la Highway 1, sur la côte ouest des états unis sous San Francisco, du côté de Big Sur, une région paradisiaque que notre globe croqueuse du jour, Daphné Tailleux, nous emmène découvrir. Et, et pour cause, vous y êtes allé pendant un mois, il y avait une démarche. Il y avait une démarche derrière ce voyage d'un mois, Daphné. Et pour la comprendre, il faut qu'on fasse un énorme flashback. On est dans le métro bruxellois, <rire> ça contraste un peu. Vous lisez sur votre smartphone Une newsletter. Alors oui, euh, je suis dans le métro brusque je suis complètement déprimée, il pleut, il y a trop de monde, je suis complètement compressée, d'habitude je lis, mais là je suis obligée d'être sur mon téléphone portable, comme tout le monde, donc je tire la gueule avec les autres, ce qui ne m'arrive pas souvent. Et là, euh, j'avais je, je, dans ma poche le, le livre de, de Miller, Big sur et les oranges de, de Jérôme Bosch, et par curiosité, je, je tape le nom euh, sur mon smartphone, et là je vois le, le paradis qui s'affiche devant mes yeux. Je cherche un peu, je, je, je fouille et je vois qu'il y a une petite librairie Henri Miller qui cherche des bénévoles. Et là non. je suis à Ribocourt. <rire> On imagine le son du métro, la porte s'ouvre. Qu'est-ce que vous faites Alors, je sors, euh, je sors directement, et il se trouve que j'avais eu euh, un peu d'argent tombé du ciel, comme ça, euh, le mois d'avant, et euh, je me dis, d'accord, je pars, j'y vais, quoi. Donc, je, je remonte jusqu'à euh, Toison d'Or à pied, pour aller à l'agence de voyage. <rire> je m'assieds, et je dis que je veux partir pour San Francisco. Ça va être un voyage fantasmé, euh, c'est-à-dire que vous connaissez comme personne euh, l'œuvre d'Henri Miller. On peut peut-être expliquer qui est Henri Valentine Miller Ah oui, alors ben, pour moi c'est l'écrivain le, le plus brillant, le, le, le plus incroyable et le plus, le plus fantastique qui, du 20e enfin, oui, du, du 20e siècle, peut-être que j'exagère il, il est né je, je, à la fin du XIXe, oui, effectivement, à New tout York tout à fait, et il, a été, euh, il, a, il a été rendu célèbre par son livre Tropique du cancer, qui a été une vraie, une véritable une bombe dans le milieu littéraire, il a tout secoué Voilà, donc c'est euh, un un écrivain, un poète et un homme, un humain euh, fantastique, hors du commun. Il se définissait lui-même comme un roc heureux, entre désespoir et extase. Ah oui, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, c'était quelqu'un quelqu qui écrivait avec, avec toute la joie du monde et tout le désespoir mêlé, ce qui fait que ça donne beaucoup de feux d'artifice en très peu de pages. Donc vous vous rêvez bien dans la euh, librairie euh, Miller, quelque part du côté de Bixer. et donc vous allez partir, vous partez, hein, sinon vous ne seriez pas là. Et pour euh, expliquer à quel point vous fantasmez votre... Euh, Eh bien, votre voyage, il faut regarder votre valise. Vous n'êtes pas du tout une backpackeuse, <rire> vous êtes une voyageuse en valise, parce que vous vous euh, projetez déjà sur les falaises de Big sur. Ah oui, complètement. Alors, je m'imagine, déjà, déjà dans ce métro, euh, et dans cette rue pluvieuse à Bruxelles, je me dis qu'il qu faut que je sois belle, qu'il faut que je, je devienne un personnage littéraire en partant là-bas. Je, je, veux, je, veux, je veux rendre ma vie magique, je veux que ces jours soient magique, et donc je veux bien me ça. sentir belle. Et donc, à San Francisco, à Chinatown, j'achète un, un kimono euh, tout en satin. Euh... Et vous nous l'avez apporté. Tout à fait. C'est digne des, des, des films américains, hein, effectivement. Un kimono en soie, ouais. euh, c'est quelle couleur, ça parce que Alors, un... c'est gris-vert, c'est bleu canard, je, je, je, je dirais. Et je m'imagine, donc je ne l'essaye même pas, je, je l'achète sans, sans, sans l'essayer et je m'imagine, j'ai une une image de moi projetée au bord d'une falaise, sur une chaise en train de lire Miller ou Dostoevsky face à l'océan, face au Pacifique, dans le silence le plus complet. Ça, c'est le fantasme de Daphné Tailleux. Euh, quand vous arrivez, et puis à un moment donné, <rire> euh, puisque vous arrivez tout doucement euh, à proximité de cette librairie, vous découvrez l'endroit. Alors, en fait, je découvre l'endroit mais il fait tout noir, donc je ne vois Absolument rien, j'ai une dent qui commence à me faire sérieusement mal donc Très je, bonne idée ça Je ne rigole pas du tout Je vois que des séquoias, je vois que des arbres Et puis je vois cette petite euh, librairie qui paraît un peu minable Comme ça, il était minuit, une heure du matin Moi je suis complètement fatiguée, j'ai mal aux dents, j'ai mal partout <rire> Je me dis mais qu'est-ce que je fais là D'autant que l'accueil sera chaleureux, hein, Cathy Oui, oui, donc on vient, on vient me chercher Et puis après on me, on me dit, ben voilà, si tu veux, on, on t'aide à, à planter ta tente Et là je me dis, mais quelle tente je j'ai pas Ouh. du tout prévu de tente, j'ai pas suis lu pas celle ça. Que vous croyez. Et alors voilà. on dort où du coup Alors Cathy, okay, me dit oh, c'est pas grave, tu vas dormir par terre dans la librairie. Évidemment. Il y a un coussin, enfin il y a un canapé dehors, là tu peux le prendre, il a peut-être un peu pris l'eau mais c'est euh, sympa moins, ça après, après avoir traversé euh, l'océan Atlantique, les États-Unis et avoir fait 5 heures de route dans une navette. C'est sympa de, de se dire, tiens, je vais dormir sur des, canapés, euh, sur des coussins de canapé à l'extérieur. Voilà, alors il, il, ouais, il faut savoir que comme la cabane est en bois, comme la librairie en, en, est en bois, on entend tous les sons. donc Il y a des pumas, il y a des ratons laveurs, il y a des condors, ça fait un bruit épouvantable. C'est impossible de dormir dans ce, dans, ce, dans ce local. Il y a un chat qui, qui, qui, qui ronronne trop fort, moi j'ai ma dent qui me fait de plus en plus mal. Ça, ça part très très bien ce voyage. Euh, je suis désespérée. D C'est la déception la plus totale, d'autant plus que le lendemain, on vous confie votre première tâche dans ce, cette espèce de temple d'Henri Miller, à vos yeux en tout cas. Et qu'est-ce qu'on vous demande de faire Alors on me donne un seau, on me donne une serpillère, on me donne des éponges, des gants Sympa. et on me dit de nettoyer les toilettes. Donc je m'y attelle, j'ai toujours pas vu la mer, j'ai toujours rien vu, j'ai vu que, que ces quatre murs. Donc je commence à nettoyer, il n'y a personne, je suis toute seule dans la librairie. Sauf que... Une amie vous envoie un message et qui, qui semble vous réveiller alors que vous êtes déjà en train de récurer. Elle vous réveille et elle vous dit alors cet océan. Ah oui et donc je me dis mais oui mais Daphné j'avais j'avais oublié l'océan quoi j'étais complètement focalisée sur ce qui n'allait pas. Et je me dis j'ai pas vu j'ai pas vu l'océan encore donc je pose mon saut je traverse la route et là j'ai l'immensité devant mes yeux à perte de vue. C'est immense c'est très grand ah, et c'est tout vide. Ah oui je suis paralysée par la par la beauté. Et, tout à coup, la, la douleur me quitte. J'ai plus du tout, du tout mal à ma dent. J'oublie tout. Tellement c'est beau. C'est beau, ça, comme histoire. On ne sait pas si, si c'est la beauté du paysage qui a fait que. Mais en tout cas, à ce moment-là, vous êtes, vous êtes définitivement soigné. Vous, vous dites c'est ce n'est pas vraiment la Toscane qui tombe dans l'eau. Ça ressemble plus à l'Écosse. L'Écosse et, et la Bretagne, parce que c'est très violent. Il n'y a, y a pas de soleil à, à, à Big Sur. Le Pacifique est d'une violence incroyable. Il se, il se jette contre les falaises. Il y C'est pas calme, il n'y a, y a pas de, y a, y a pas de, de paix. Le, le, le Big Sur n'est pas un havre de paix. Big est, est, est un endroit complètement charrié par les vents, euh, par le, par, par la, oui, par la pluie. Il y, y, y, y a très peu de soleil. On va voir à quoi ressemble votre quotidien au, au paradis. Pour l'instant, c'est plutôt un, un enfer. Ce sera juste après Los Angeles. Benjamin violet <tousse> The summer monkey c'est pas du tout benjamin violet qui viendra un peu plus tard nous rendre visite dans globe crocker ce matin nous sommes à big sur et on suit les traces d'Henry miller en mettant nos pas dans ceux de daphné frayeux globe crocker sur la première est-ce que vous allez bien bon festival cet été mais gardez votre voix pour the voice Les auditions continuent. Inscrivez-vous, vous ou un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/slash device. La première, 11h midi, Globe Crocker avec Benjamin L'Eupart. Et avec Daphné Tailleux qui est notre guide ce matin dans Globe Crocker. Daphné, vous avez 24 ans, vous êtes une réalisatrice en devenir puisque vous êtes à l'IAD, vous êtes fondu de littérature, vous écrivez également beaucoup. D'ailleurs, il y a un carnet de Moleskine qui est couvert de vos écritures à l'encre. Vous écrivez tout le temps partout Oui, tout le temps partout. Tout le temps partout. Et là, pour le moment, nous sommes sur la côte ouest des états unis à Big Sur, le long de la Highway One. c'est-à-dire qu'on est au milieu de nulle part, il n'y a pas vraiment de, de, de ville. Vous êtes bénévole dans une librairie, celle de Henry Miller, le romancier qui est votre idole, enfin une de vos idoles en littérature. Ça se passe moyen-moyen, parce que pour le moment, vous êtes plutôt la cendrillon du coin mais dans un paradis euh, assez bucolique puisqu'on est euh, entre les arbres et puis euh, il suffit de traverser la route et on voit le Pacifique se fracasser sur les, euh, sur les falaises. Là-dessus, <rire> quand la lueur du jour tape sur la petite cabane qui est en fait cette librairie, vous apercevez une inscription Ah oui, je vois en grand, where... en en ouais, en grand sur un panneau en bois, peint à la peinture blanche, « Where nothing happens voilà. ». Et je me dis « Oh non ». J'ai encore un mois à tirer, s'il ne se passe rien, qu'est-ce que je vais faire Non seulement il ne se passe rien, mais on prévient, il ne ah se oui, passera oui, rien. on prévient, c'est censé attirer les gens en fait. Et en fait, euh, mm. il va se passer des choses évidemment pour vous. D'abord, vous allez rencontrer euh, des amis, des futurs amis. Alors oui, euh, donc il y a quatre nanas qui, qui arrivent au compte goutte euh, qui viennent de, du, bah, de, des états unis et d'Allemagne. De mon âge, on a, on a le même âge, et là c'est le coup de foudre absolu entre nous quatre. Julia, Maggie et Mélanie. Elles semblent toutes trois, vous dites, euh, à la recherche de quelque chose. Toutes, le, enfin, toutes les quatre, oui. vous êtes à la recherche de quelque chose. Mais de quoi est-ce Alors euh, oui, en fait, on, est, on se rend compte qu'on est tout au même niveau dans notre, dans notre vie, qu'on est, euh, qu est, qu est complètement perdu, en fait, qu'on cherche du sens, comme, comme beaucoup de monde. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on se retrouve là, dans cette même recherche de sens, en plein milieu de, de, de, de, de nulle part et qu'on se dit qu'il faut qu'on trouve une solution pour que quelque chose n'apparaisse, quelque chose de plus fort. On a failli se noyer hein, parce qu'on vous a dit tiens, quelles sont les lectures de, de voyages euh, voilà, en, en ce qui vous concerne Évidemment, comme vous ne faites que lire et écrire, on a failli se, se noyer dans les extraits de, de vos lectures. On va néanmoins tenter de se plonger dans l'ambiance de votre mois passé à Bixer dans cette librairie Henri Miller en écoutant un extrait évidemment d'Henri Miller. Tout vous est jeté pêle-mêle. L'océan. The Golden Gate Bridge. The bridge which could not and should not be built. Le paysage, les forêts, les rivières, les oiseaux de passage, les herbes, les insectes, les serpents insonnettes, les serpents noirs, les oreilles, les inadaptés, les vagabonds, les couchers de soleil, les arcs-en-ciel, le jeune épi, les roses trémières et cette sangsue des végétaux appelée volubilis. Mais les rochers ont un attrait hypnotique. Et dans quel autre lieu sur cette terre pouvez-vous trouver un mur de brouillard gigantesque s'avançant du méridien avec une crête bleue derrière elle Un soleil couchant projette des écureuils et des éclairs. Ça, c'est quelques lignes que vous avez lues là-bas qu'on a mélangées à des ambiances à la fois de San Francisco et puis aussi un peu de la mer, évidemment. Ça vous fait quoi C'est les, les mots de Miller résument extrêmement bien les, les lieux parce qu'il y avait aussi des serpents à sonnettes, euh, évidemment. Euh, On donc... rappelle que vous avez passé votre première nuit sur des canapés, enfin sur des coussins de canapé à l'extérieur, oui. Oui, oui, c'est ça. Donc, euh, donc, euh, oui, oui, non, c'est, il, il dit juste, c'est, euh, une espèce de, de pourrie de, de tout ce qui peut se, se, se retrouver dans, dans le monde au niveau de, de la faune et de la flore. Tout, tout est improbable. Rien ne se Tout est tellement éclectique que c'est indescriptible comme, comme endroit, en fait. Alors, il commence à se passer des choses, parce que même si c'est écrit en grand « Where Nothing Happens », vous avez d'abord rencontré vos trois amis, qui étaient aussi à, à la recherche de plusieurs choses. Et puis, dans le coin, il y a un endroit qui est en fait une ancienne demeure qu'Orson Wells offre à Rita et Worth. Oui, alors, le, le Népant, qui est devenu un, un restaurant qui est un lieu complètement mythique... Et là, je commence à, à prendre l'habitude d'aller écrire juste avant de travailler, donc de me lever plus tôt pour aller, pour aller écrire et puis de revenir plus tard le soir pour écrire à nouveau. Et là, au début, un, il me faut du temps pour me, pour, me, pour me dérouiller, pour dérouiller un peu ma plume et puis à un certain moment, ça devient complètement addictif. Quoi. Donc le népente est vraiment mon point d'ancrage tous les jours pour aller pondre, pour aller, euh, pour aller écrire ma matière, ce que j'ai récolté la journée. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette matière écrite au petit matin Notamment euh... On ne sait pas. Non. Peut-être un film. Peut-être. Vous qui ça. venez de terminer l'écriture de votre premier euh, long métrage. Tout à fait, peut-être. Oui, je pense que j'ai puisé énormément de matière de ce voyage. Il faut garder ce carnet de moleskine avec votre écriture à l'encre. Arrive un personnage encore un. Euh, donc, c'est pas si désert que ça. Hein. Il y a le boss qui arrive. Et le boss, c'est. Magnus Alors oui, Magnus a un charisme dingue, c'est-à-dire que dès qu'il arrive, tout le monde se retourne, vraiment, il y a des gens comme qui... C'est un beau navigateur suédois. Qui me dégage, oui, voilà, beau navigateur suédois. Est-ce qu'il marche au ralenti Est-ce qu'il y a de la musique quand il marche Non, mais on, on entend la musique, quoi, on entend la musique, on voit le ralenti, il est, il est vraiment incroyable, il, prend, il a une présence vraiment dingue. Et là, euh, et là, on s'entend, mais il parle français. Donc, déjà, ça m'aide parce que moi, je, on a oublié de préciser que je ne parlais pas anglais. Donc, tout non, est beaucoup plus compliqué. Vraiment, j ai, j ai, je bafouille. J'avais pris un petit dictionnaire qui ne m'a servi là, à rien. Qui est là. Voilà. Qui, qui m'allait en parfait état. <rire> oui, ça, il n'a pas beaucoup a été ouvert. <rire> servi. Non, donc voilà, je, je, je, passé, oui, je passais les premiers jours à mimer des choses jusqu'à ce que Magnus arrive et que qui je peux commencer à dialoguer sur Miller. Comment on mime Je ne veux plus dormir sur des coussins de canapé. <rire> oui, donc je Que, que je dors pas la nuit, que, que c'est atroce qu'il faut trouver une solution et il me dit, ah, mais tiens, euh, un de mes collègues a, a une voiture avec un coffre suffisamment grand <rire> et il y a un matelas dedans tu peux, tu peux occuper ce coffre dans, la, dans cette voiture On euh. visite la voiture Elle mérite, oui. hein, elle belle Donc euh, voilà, il y a tout, c'est une voiture de, de, de, de jeune homme, il y a plein de caleçons sales, il y a plein joli. de canettes de bière qui traînent, et je me rigueux. dis, mais c'est déjà mieux ça que les coussins au, au, au sol de la librairie. Avec les serpents à bien sûr, bien sûr. Voilà. Vous allez prendre du galon, du galon hein, un peu plus tard, vous allez même pouvoir dormir, à même le sol, dans le bureau de la bibliothèque, autant dire qu'on nage dans la joie <rire> la plus totale. Oui. Euh, évidemment... Puisque Magnus parle français, que c'est le boss, vous allez tout doucement l'approcher pour savoir, mais, où est passé euh, Henri Miller et où a vécu Henri Miller Oui, alors, euh, je, je, Magnus est très étonné quand je lui demande ça, parce qu'en fait, je suis la seule à m'intéresser à Henri Miller depuis... 15 ans. Il n'y a personne qui vient ici pour Miller. Ni les bénévoles, ni les touristes. C'est vraiment un point de passage. Donc les gens sont intéressés, mais ils ne connaissent pas Miller. Et moi, je lui pose plein de questions. J'étais déjà allé sur ses traces, euh, en Grèce, à Paris, un peu partout dans le monde, à New York. Et donc, mais là, vous il... n'allez pas lâcher le morceau. Vous n'allez pas lâcher le morceau. Et il va finir par révéler quelque chose d'intéressant à propos d'Henri Miller. On va faire un tour, peut-être, avec vous euh, là-bas. Ah tiens, Benjamin Violet qui revient. Il insiste, il va absolument chanter Los Angeles. Los Angeles. Benjamin Biolet, ça rebond déjà à 2002. Benjamin Biolet qui sera en concert en février 2017 à l'ancienne Belgique. Ça se passe sur La Première. La vie en rose avec Alexandra Vassen. Je vous invite à voir la vie en rose en direct des francopholies de spa du mardi 19 au vendredi 22 juillet. La première aux francopholies de spa. Il y sera évidemment question de chansons avec Michel Polnareff, Nicolas Michaud, Cœur de Pirate, Lisa, Zazie, entre autres. 14h30, 16h sur la première, la vie en rose. Les soldes XXL sur Crefel.be, Commandez en ligne, livraison possible chez vous Deux heures après, Crefel. Les meilleurs prix, service compris. prix Dis de vos souhaits Écoute une fois Ça c'est un grillon mâle qui cherche une femelle vieille Juste, est-ce ça Ah mais ça c'est une grillade qui cherche un Bernes. Et tu sais ce qu'elle dit la grillante Oui, grillon oui. Oui. La bernesse qui donne du goût aux grillades. La voilà De vos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 Et nous sommes en compagnie de Daphné Tailleux. Euh, on est avec vous sur les traces d'Henri Miller, Daphné. Vous avez tout plaqué en Belgique lorsque vous avez lu, évidemment, euh, que la bibliothèque Miller cherchait des bénévoles. Vous voyez bien dans le rôle. Vous filez donc en octobre 2015, il fait super froid. Euh, votre valise est pleine de petites robes parce que vous vous rêvez en train de lire du Miller au sommet des, des falaises, mais il fait glacial. Euh, vous vouliez absolument découvrir aussi la trace et le fantôme d'Henri Miller. Le boss parle français, c'est Magnus, le boss de la librairie. Et vous le cuisinez parce que vous voulez savoir où se trouve la maison d'Henri Miller. Oui, alors euh, je, je, je rêve de voir cette maison parce que Miller a beaucoup écrit, écrit là-bas et puis beaucoup écrit sur sa demeure mmh. et comment il l'a obtenue et tout. Et finalement, Magnus craque et me dit « viens dans ma voiture, je t'emmène ». Donc je le suis, on monte une espèce de, de, de, de route de terre Pleine de gravier, d'arbres, de séquoias Je me demande comment on n'est pas tombé Parce que c'est très casse-gueule et, euh, et il me dit on va passer par le jardin Et pour ça il faut entrer chez le voisin De la propriétaire actuelle de la maison de Miller Qui est un vieil architecte américain Mais laisse-moi faire les choses Je lui proposais de venir boire un verre avec moi le soir et tout Et je te dis quand tu peux entrer On est dans un endroit très très privé Qui s'appelle Partington Ridge Ça ressemble à quoi Alors, c'est la jungle, en fait. C'est y la jungle. Les, personnes, les touristes ne peuvent pas y accéder parce qu'il y a une barrière et puis, de toute manière, il faut des, il faut des voitures, il faut des trucks, comme ils appellent, pour y accéder. Parce que et il y a des pumas. C'est vraiment un endroit qui est complètement préservé du monde. Il y a des inondations tout le temps. Il y a des chutes de pierres. C'est dangereux de, de vivre là-bas. Donc, il y a très, très, très peu de monde qui habite Partington Ridge. Et qu'est-ce que vous allez faire à Partington Ridge Donc là, j'entre cet architecte et qui me fait passer... Par par un petit chemin en terre et qui me dit « Voilà, ça c'est le jardin de Miller, vous... » Vous montez, euh, vous montez la clôture, vous essayez de ne pas vous faire mal, et puis, euh, et wow, puis moi je suis pour voir si y a pas la, la propriétaire n'arrive pas d'ici là. C'est quand même le moment que vous attendiez depuis le début. Ah oui, alors là, vraiment un moment d'émotion. Je vois la, la vieille baignoire d'Henri de, de, de, de, Miller, et puis surtout cette vue qui est Une dans, impressionnante. dans le jardin, Une vieille baignoire dans le jardin qui n'a pas été enlevée. Des mosaïques qui avaient été peintes par un, ses, ses, ses, ses amis, ses grands amis peintres. Tout est resté comme Miller le décrivait dans les années 50. Donc c'est très impressionnant mais la propriétaire a laissé le jardin en friche, donc c'est vraiment désolant, rien n'est entretenu c'est le cafarnaum Vous avez vraiment l'impression de, de marcher euh, sur les pas d'Henri Miller dans son jardin, qu'on peut dire secret Ah oui, oui, complètement, j'ai l'impression d'être la femme la plus privilégiée du monde à ce moment-là Est-ce que vous repensez parfois donc, quand, quand vous vous dites, j'ai marché dans le jardin d'Henri Miller au moment où vous avez hésité peut-être dans le métro <rire> bruxellois du côté de Ribocourt euh, à y aller Le parcours est quand même dingue. Ah oui, le, le, le, le, le parcours est dingue. Et puis, euh, et puis je me dis, voilà, j'ai oui, mais je me dis, c'était pour ça que je, je, je suis venue. Maintenant, je me suis dit, mais laisse-toi envahir par toute cette beauté, laisse-toi envahir par toute la littérature et, et essaye de, de penser que, que, que tu es en accord avec le monde et que tu et que, et que es bien et que tu es profondément bien et juste et aligné avec toi-même. C'est ça que tu es venu chercher, en fait. Un moment inoubliable. Il y en aura un autre, et il faut encore dire merci à Magnus, le patron, parce qu'il va vous parler d'un endroit paradisiaque encore, hein, dans Big Sur, sur la côte ouest, le long de la Highway 1, c'est Esalen. Ah oui, alors c'est un endroit complètement mythique pour et connu pour ses sources d'eau chaude naturelle euh, à côté de l'océan. Mais c'est devenu très, très, très, très bourgeois, très snob. Ça coûte une fortune. Toutes et les on y fait américaines. Ah américaines, on vient, on vient au terme, on vient faire du yoga, on vient faire des trucs un peu new age. On, va faire. Donc, on regarde la brume. Voilà, mais c'est complètement préservé du reste du monde et... Et c'est magnifique, mais c'est inaccessible. Surtout pour moi, qui n'ai absolument rien sur mon compte, qui suis venu complètement... Vous avez tout cramé pour y être, mais une fois <rire> sur place. Et Magnus me dit, c'est pas très grave, Daphné, on va te bidouiller des papiers, comme quoi tu es habitante de Bixer. Parce que les habitants de Bixer peuvent y accéder le soir pour 5 dollars. à partir de 20 heures, ils peuvent pénétrer ces sources d'eau chaude. C'est Magnus Sésame. Tout à fait. C'est ah, Mister Bonplan. C'est Oggy. Et donc, vous vous retrouvez pour 5 dollars euh, à Essalen Dans oui. une baignoire, vous aussi euh, Voilà, dans une espèce de baignoire, mais je me retrouve tout simplement dans le plus bel endroit du monde. Et je me dis, mais là, ma vie peut s'arrêter, je suis... Euh, je... C'est le, le paradis, quoi, vraiment. La première fois de ma vie, et peut-être la dernière, que j'ai éprouvé une sensation de, de confort et de, et de beauté si, si grande, quoi. J'ai été complètement submergée. Je pensais que je n'étais pas le genre de fille à qui ça arrivait si facilement. et bien, si. Bah, comme quoi, si. Vous êtes entièrement nue dans, un, dans une baignoire, <rire> avec le Pacifique devant vous, de l'eau chaude. Le bruit des vagues. Le bruit des les vagues. Les étoiles. Et euh, vous dites, je peux mourir je suis venu pour ça. Ah oui, complètement. Là, j'ai trouvé... Un... La fin de mon voyage aurait pu s'arrêter là. Ben oui, mais non. <rire> Il y a eu d'autres choses. Euh, à mesure que le temps passe et que vous rencontrez ces gens et puis ces moments, ces endroits, vous réalisez qu'il y a en fait plein de choses qui se passent à Big Sur. Euh, C'est un endroit, vous dites, de convergence, de plein de destins et d'artistes du monde Oui, complètement, en fait. Je m'aperçois que Patty Smith est une habituée des lieux, que Pink Martini venait quand j'étais là, et puis je rencontre une poétesse, Anne Waldman, qui était une, la, la compagne, enfin, une colocataire d'Allen Ginsberg à Greenwich Village, euh, à, à l'époque, qui vient lire ses poèmes, qui vient se ressourcer à Big sur, des, des anciens rockers complètement... Euh, complètement complètement meurtri par la vie qui, qui viennent se, se réparer là, là aussi je vois défiler absolument euh, enfin, je, je vois des, défiler des personnes incroyables magnifiques d'autant que ces moments artistiques euh, sont donnés en quelque sorte devant un public très très restreint très privilégié oui alors on est 30 le soir hein, et, et c'est que, <rire> que les habitants parce que les touristes ne sont que de passage très rares sont ceux qui, qui restent dans cet endroit donc, euh, donc je me retrouve tous les soirs avec les mêmes personnes à découvrir des, des, des artistes des, des voilà Voilà, des, des, gens, des gens hors du commun en fait. Et puis vous découvrez des chemins Probablement emprunté aussi par Miller lui-même et d'autres artistes euh, écrivains, qui mènent en secret, au bout d'une heure, une heure et demie de marche, jusqu'à des plages incroyables. Oui, alors il m'a fallu quand même 15 jours parce qu'il fallait que je me Vous fasse êtes perdu, simplement. Il fallait que j'apprivoise. Euh, voilà, il faut vraiment que j'apprivoise les, les gens qui, qui, qui refusent l'accès aux touristes de toutes leurs plages. Donc Miller, euh, Miller, euh, les. est en fait inaccessible pour le touriste moyen. Personne ne peut voir la mer, toucher la mer. Et finalement, à force de contact, euh, oui, je, je, on, on m'indique une petite route, un petit chemin, et je descends, je mets une heure et demie pour descendre, et là, enfin, je touche le Pacifique. Eh ben, on va se balader sur cette plage blanche du, du, du Pacifique avec vous, Daphné Tailleux, dans un instant, juste après Uncle John's Band, Grateful Dead. a buck dancer's choice my friends better take my advice you know all the rules by now and the fire from the ice will you come with me won't you come with me Can then their mother is the jet on me Come here, Uncle John's band, playing to the tide Come with me or go on? It's the only one you know Like the morning sun you come And like the wind you go Ain't no time to hate Uncle John's Band Grateful Dead en 1970, ça sonne un peu 1970, on est sur une plage du côté de la Côte Ouest ce matin dans Globe Crocker, on met nos pas dans ceux de Daphne Tailleux, qui était parti à la rencontre d'un fantôme celui de l'auteur romancier américain Henry Miller 11h midi sur la première. Globe Crocker. Et Daphné, on vient de déboucher par un chemin détourné avec vous sur le sable blanc d'une de ces plages incroyablement vides de euh, Big Sur. Ça ressemble à quoi Alors il y a absolument personne puisque l'accès est complètement est, est privé. Donc euh, j'avais emprunté le chemin qui s'appelle le chemin des surfers, qui est vraiment un chemin mais mais enfin il y, y a plein de cailloux, il y, y a des rochers partout, c'est très casse-gueule. Finalement j'arrive sur cette plage qui est complètement déserte sur des kilomètres et là je me sens seul. Euh, seul, complètement, complètement seul. Et alors il y, y a une maison, il y a une vague maison un peu, euh, un peu en hauteur. Et on, on m'avait dit que Paul McCartney avait vécu là, puis DiCaprio, vraiment un, un lieu, un, un lieu aussi un peu mythique. Et là je m'enivre vraiment de toute cette poésie et de toute cette beauté. On et vous avez dans fait dans quelques photos, vous qui n'êtes pas euh, photo. Vous avez fait quelques photos. Euh, effectivement c'est désert. Hein. Enfin, euh, en termes de d'occupation par des humains par exemple. C'est complètement désert, il y a des dauphins, il y a des baleines, il y a, il y a, il y a plein d'animaux, c'est pas du tout occupé par les humains. Et quand on est face à la mer, quand on est près de la mer, on n'entend même plus les voitures. Donc c'est le silence absolu. La fameuse Highway 1. Ouais. Votre métamorphose est accompli, en tout cas elle est largement en chemin à ce moment-là, si bien que vous, à propos de cette Highway 1, euh, vous prenez fait et cause pour les riverains, on va dire, ou les, les habitants de Big Sur qui veulent, quelque, quelque part, limiter l'accès à cette zone Ah oui alors je commence à participer aux à l'association donc les les les habitants se, se réunissent deux fois par semaine pour euh, pour essayer de faire interdire l'accès à la Highway one et je prends complètement parti <rire> et je décide euh, et je décide avec eux de de de lutter et de de rédiger des lettres et des des avis pour qu'on limite l'accès à à cette route euh, beaucoup trop beaucoup trop fréquentée. Vous vous en métamorphose ou pas Ah oui oui complètement je je, je deviens habitant de là-bas j'étais prête vraiment à me dresser sur sur l'autoroute avec des pancartes euh, quitte à me faire rouler dessus je, je m'en fichais quoi. Je ouais. Dire que vous avez décidé à un moment donné dans ce mois passé à Big Sur de devenir votre propre personnage et la fameuse valise qui n'est donc pas un sac à dos mais une valise qui contenait vos robes et ben vous allez l'utiliser vous allez incarner un de vos personnages enfin votre propre personnage. Oui à un certain moment je me dis mais Daphné t'as pris toutes ces robes pourquoi est-ce que tu ne les mets pas Il pleut, mais est-ce que vraiment la pluie va t'empêcher de te sentir celle que tu voulais être en partant, quand tu étais à Ribocourt et que tu t'imaginais <rire> euh, les cheveux les cheveux au vent euh, dans, dans tes longues robes bleues et, et, et de couleurs Et donc je me suis dit non, pas du tout, reste en accord avec celle que tu voulais être et je, je décide effectivement d'habiter, enfin de d'être absolument Celle que je voulais être à ce moment-là, donc je j'enlève je, mes pulls pour mes robes et, et, je deviens, euh, et je deviens un membre actif de la librairie en fait. Et c'est là que vous faites découvrir en fait aux gens de passage Henri Miller, puisque vous êtes une grande connaisseuse et vous réalisez même que vous êtes probablement la meilleure connaisseuse d'Henri Miller. Oui, alors euh, d'abord, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on vend Madame Bovary et et, et, et menons euh, à la place de Miller donc je, je change les piles je, je réorganise la librairie en disant les gens doivent lire Miller c'est impossible qu'on que, qu vende des, des, des policiers à la con sur la highway one il faut vraiment, vraiment qu'on remette la littérature au goût du jour et cette littérature là donc je réorganise la librairie je réorganise les tables J'essaye de, de, de, de trouver les mots en anglais pour expliquer, pour, pour résumer les, les livres et je vends vraiment des livres et je partage cet amour de Miller et, et là c'est extraordinaire. Alors on a plein d'habitudes dans Globe Crocker où on fait parler des objets, d'ailleurs on voulait savoir si le kimono a fini par servir le kimono que vous aviez acheté à San Francisco pour lire Miller au sommet d'une falaise, oui ou non Ah oui complètement, on met les pieds dans la boue et, et les cheveux trempés. Ah voilà, donc c'est clairement le personnage fantasmé, vous avez donc réalisé ce, ce fantasme. On parle aussi de nourriture, de parfum, de saveurs, d'ailleurs, dans Globe Crocker. Et alors, avec vous, ça va être très court. Comme vous étiez dans une dèche monumentale, il fallait bien se débrouiller avec les copines. Oui, donc le premier supermarché à Monterey, en plus, c'est des supermarchés bio, donc c'est inaccessible, c'est hors Dico de prix. Dicabrio personne ne mange que bio Voilà, non, non mais c'est vraiment Évidemment. des endroits ou Carmel qui, qui sont des le, le, le, le, le outes de, de, de Californie, donc c'est inaccessible pour des jeunes de notre âge. Donc on décide de manger les restes, et pour manger les restes, pour pas que ça goûte trop quand c'est périmé <rire> ou quand c'est pas bon ou quand les aliments vont pas ensemble, on déverse du piment dessus, comme ça. On et est on, on roule le tout. Et on roule le tout et on, et on mange ça. Bah, voilà. voilà, donc ça c'est votre conseil culinaire si vous allez à Big Sur, prenez plein de, de, de, plein de piment. Et rendez-vous du côté de la librairie Henri Miller Est-ce que ce voyage a changé votre vie? Oui, complètement, complètement. J'ai réalisé que, que j'étais partie beaucoup à la recherche des, des grands écrivains, des grands artistes, des gens qui m'inspiraient énormément. Et je me suis dit, mais Daphné, est-ce que ne serait pas temps de partir à la recherche de ton coin de paradis, de ton île, d'un de, de de, endroit où tu voudrais t'ancrer, où tu ne voudrais plus bouger, d'un endroit qui inspire qui t'inspire la beauté pour toi, pour la femme que tu es, et non plus pour Miller, pour Bergman, pour tous ces gens que j'ai suivis euh, au fur et à mesure. Vous dites même carrément, et c'est là qu'on reconnaît la plume euh, de la, la fanade de littérature que vous êtes, Daphné Tailleux, vous dites, j'ai compris qu'il fallait que je trouve mon lieu, que je crée ma propre trace. Oui, bah oui, tout à fait. Il est temps maintenant que, que j'arrête de, de suivre ce que j'aime et, et puis que je suive mes propres pas. Vous avez aussi... Euh, Finis par comprendre le côté abrupte des gens qui vous accueillent en vous disant « Alors elle est où ta tante euh, Tiens, dors par terre ?» Vous comprenez ça maintenant au terme de ce voyage Oui, complètement. En fait, la modernité n'a rien à faire là-bas. Il, il faut accepter la nature dans toute sa violence. Si Vraiment, vraiment, on veut l'éprouver pleinement. Il faut quand même ça dire qu'on vous sens. a aussi proposé de prendre votre douche dans un seau percé. Oui, pendant un mois, j'ai pris ma douche euh, au seau. Ouais. Voilà. Et ça, maintenant, vous le comprenez Ah oui, tout à fait. Je trouve que ce serait une aberration qu'il y ait une douche, maintenant, dans cet endroit. Je... Il faut vivre à même le sol, il faut vivre à, à, avec les animaux, il faut vivre avec les séquoias, parce qu'on fait partie de ça, et c'est le meilleur moyen pour le, le, le concevoir pleinement. Oui. Où pensez-vous faire votre trace, ou trouver votre lieu Oh, j'en sais rien, il faut, que, il faut que je parcours encore le monde. Ben, bienvenue, hein, si vous euh, euh, découvrez euh, encore d'autres horizons comme Big Sur, nous on est preneurs évidemment, merci beaucoup, en tout cas Daphné Tailleux, pour cette balade romantique dans les, br les brumes de Big Sur, où vous vous êtes trouvé euh, ce matin avec nous. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de trouver mon coin de paradis, peut-être Eh bien, bon chemin. Dès lundi, Globe Crocker repart pour de nouvelles aventures avec des histoires de changements de vie et de vie bouleversées par des bouts du monde. Ce sera un plaisir de les croquer, ces bouts du monde, avec vous. Ce sera de 11h à midi tous les jours. Dans un instant, on va interroger le ciel pour savoir ce qu'il nous réserve et puis ce sera le forum de midi spécial sur les événements de Nice hier soir avec Fabienne Van de à lundi pour la suite de Globe Crocker, Que vous soyez ici ou ailleurs. 11 h midi sur la première. La première.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 Bonne journée à tous, le soleil se montre plutôt généreux, en courant d'après-midi, quelques nuages bourgeonneront. Le risque d'averse, s'il est présent, sera surtout détecté sur le nord du pays, et encore ce sera limité. Sur le sud, on devrait en principe connaître un temps sec, mais une petite averse n'est pas à exclure malgré tout. Le vent deviendra modéré d'ouest à nord-ouest et les maxima iront de 17 à 22 degrés. Demain, davantage de nuages, mais un temps quasiment sec. 19 à 22 ou 23 degrés. Dimanche, retour d'éclaircie Mais les nuages seront un petit peu plus menaçants. Donc une averse est possible localement, mais pas partout. 22 à 24 degrés. Et de lundi à mercredi, on attend des conditions estivales. De